C'est sur Campus 3 et bien C'est les Palmarès, c'est fou. et bienvenue au Palmarès édition complète pour la semaine du 11 au 17 novembre 2013. Salut, Steph! Salut, Matt! Hey euh, Aujourd'hui, <rire> l'émission, Steph, on va passer 3 heures ensemble et on a vraiment beaucoup de choses à se partager. mais oui! À se départager. Se départager? Ouais. Comme la victoire. Un un partagé, Qui oui, gagne l'émission? Un petit potager. Hein? Oh, Comment? Ah! Qui gagne l'émission? Ben, ouais. la carotte. OK. Ou euh, la pomme de terre sur ton t-shirt. Ah, merci! Oui, c'est gentil de, de remarquer... Ah, de remarquer <rire> mes légumes. Ah! <rire> Oui, légumes frits, il y a des frites à côté, ça s'annule. Wow, c est, c est, on dirait presque un gag visuel sur un T-shirt et à la radio. Hein? I am your father. Okay. Raconte, qu'est-ce que ça dit si, mettons, tu devait résumer mon chandail? Donc là, on a une pomme de terre avec une moustache et un chapeau. OK, donc qui... comme une, une patate française. Ah oui, c'est une patate française? Une french fry, c'est la blague. Là. OK, oh! je pas allée jusque-là dans le gag, là, quand même. C'est vraiment ça le gag. Donc, euh, la patate française dit à une frite, frite. Une patate frite? OK. I am your father. <gasps> et la patate frite de répondre. Non! <rire> Aïe Fait que c'est une blague de français et c'est une blague de Star Wars. C'est malade. Ensemble, c'est débile. <rire> Donc oui, on va passer trois heures ensemble. On va voir entre autres, le segment C'était fou, où on recule dans le passé de C'est fou. On a... Euh, on a euh, Palmers in Peace, pour dire au revoir aux pièces qu'ils ont quitté On a Naissance Classique avec les meilleurs membres d'assemblage requis. Wow. On a une entrevue avec J.P. Dalpé. Sérieux? Dans le milieu de l'émission, oui. OK, yes! Et ailleurs dans les palmarès aussi, notre nouveau... Euh, ben, on fait ce bloc-là depuis des années, mais nouveau concept où on fait jouer quelque chose qui est pas dans le tome franco ni dans le tome anglo. Donc, euh, c'est nouveau dans ce sens-là. On se gâte! C'est génial. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui pendant trois heures, mais la première heure des palmarès, c'est fou. Elle porte toujours son propre nom et ce, ce nom est très, très pour nous <rire> Donc, vous, pour me rester fou New Shit. Bonjour bienvenue à l'édition New Shit des Palmeurs assez fou pour la semaine du 11 au 17 novembre 2013 de la Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les palmiers. Euh, on vous l'annonce, vous oui. êtes un palmier. Ben c'est ça, palmeurès, palmier. Euh, émission devant public aujourd'hui, euh, parce qu'on repeint tout ça à de studio, donc on <rire> doit laisser la porte ouverte et tout le monde passe il nous fait des coucous. Et là, on anime devant des gens, un peu comme dans les gratuits commerciales de prétentieux. Je devrais même peut-être animer debout. Ah, je pense, pense que... Je pense qu'il lève le micro quand qu'il... Bout, ouais, ça. concept de base de de pas de gravité là, mais ça se une drôle d'émission de radio, j'avoue animé de bouc, c'est pas euh, c'est pas ouyer mais c'est gag visuel. <rire> Donc <rire> dans cette portion du show, on ne peut pas rester fou, on va évidemment entendre les nouveautés. Et cette semaine on a beaucoup. Ben oui, on, je pense qu'on doit devoir un petit ménage dans les palmarès. Euh, mais on n'a pas nécessairement jeté des mauvaises pièces. Non, non, non, non, je non, pense qu'on qu a quand même très bon très très bon classiques qui sont partis mais euh, ils vont rester dans nos cœurs et on va leur dire au revoir officiellement tout à l'heure. Ah dans Palmarès in peace, on va faire ça juste après le blog de nouvelles entrées et les nouvelles entrées ben vont on pas mal prendre la majorité de l'émission. Trois quarts, peut-être? Je pense que oui, hein? Presque au complet. Trois quarts. Moins? Non? Euh, le, le tiers, au moins. Le tiers? Non, deux tiers. On a une liste nouvelle entrée. Deux, entrées, deux tiers? Deux tiers. Non, non, là, c'est trop. le tiers de l'air, pas le tiers de l'émission au complet. <rire> okay. OK. non, non. Moi, je parle pour l'air new shit. On va faire au moins trois quarts de l'air. Là, ça devient une formule mathématique un peu complexe. C'est-tu mou? Là, on embarque dans Pythagore, puis c'est chum, là. Ouais. <rire> Donc, on a neuf nouvelles entrées. On va plus tard Guillaume Arsenault, move à Nico Case Braids, Anna Loulou, City, c'est Fur Trade. Mais on va commencer avec la 20e place francophone et c'est Le Vent-Vir de David Marais. C'est fou, moi je m'enlève de vous C'est fou! fou. fou. Édition New tout Sheet! Tout ce qui tombe à Tout ce qui tombe à l'automne Comme un matin de rentrée cadran qui sonne tout ce qui tend à l'eau tout ce qui fait f bon me donne envie de plonger pour voir ce si dans le fond y' a pas un escaveau pour me remonter le moral, Au-dessus d'énormals des de saison Et des jours en queue poisson entrée Nous on est en train de Fair Trade, c'était Voyager en 20e anglophone, c'est l'album d'Olga Genavi, c'est le deuxième extrait. Et tout juste avant du côté francophone, c'était Le vent vire de David Marin. Moi je m'ennuie de d'Olga Genavi quand même de le lancer l'extrait de Fair Trade, pour vrai. Et pourtant ça fait pas longtemps qu'il est parti, mais on... elle reste dans la tête pas mal je pense. Et les jeux de mots vont toujours rester avec nous. Euh... Mmh. « Don't get gravy <rire> ». Ou « devient pas trop grosse ». Ah, oh, c'est bon. On va en entendre un extrait tantôt dans « Palm Rest in Peace », mais ça, c'est dans au moins une bonne demi-heure. Dans ça. au moins. Dans au moins, j'aime ça dire ça. OK. OK. Allez, donc, il nous reste plein, plein, plein de nouvelles entrées. Continuons avec euh, le bloc des 19e. En anglo, c'est « Imaginary Cities » et « Bells of Cologne ». Eux autres aussi, c'est le deuxième extrait de l'album « Fall of Romance ». Alors que du côté francophone, on s'en va entendre « Mauve » et la pièce « manège Ou « Mauve ». Merveille. Est-ce que tu penses que ça s'appelle comme ça à cause de November ou à cause de la vie en mauve L'émission sur ces fous les mardis soirs 18h. Ouais, exactement. Ah, oh, putain. Nice. <rires> oh, du New City, c'est Bells of Cologne. Nouvelle entrée en 19e place, deuxième extrait de l'album Fall of Romance. Et que j'ai aimé ça! Ah, mais ça! Et tout juste à l'autre côté francophone, c'était Mauve avec la pièce Manège. Et oui! Et on continue une nouvelle entrée. Nous encore en et encore et encore! On n'a même pas à moitié de fête. Euh, du côté francophone, oui, on a la moitié. OK, si tu veux être exact, <rire> du côté anglophone, on a euh, moins de la moitié de fait. Le 2-5e. 2-5e. <rire> là, on a dit qu'on parlait pas de maths. Non, là, on parle pas de maths. Là, <rire> on parle euh, de... D'info, parce que mat-info... T'as la portion mathématique et de l'information, j'imagine, de renseignement non? Ça, c'est des, oh, des inf informatiques, je pense. Informatique. Informatique. Wow. Petit gag. Eh, gag raté, comme toujours. Donc, du côté des 18e places en anglophone, c'est « il y hey, a une faute d'un nom, c'est Hannah Loulou? » Non, c'est vraiment le nom, Hannah Loulou. C'est comme un jeu de avec « Ono Loulou », tu sais. Ok, comme ok, si c'était faute. C'est des gags qui, euh, non-stop, ça n'arrête pas de ne pas être drôle, tu sais. Ça n'arrête pas vraiment. Ça pas vraiment. OK. Et du côté francophone en 18e place, ça va être juste un peu trop de Summerland. Wow. Ta, ta, ta. Ça, en tout cas, le dernier gars que tu as fait, c'était juste un peu trop. Juste, un, juste de trop? Won. Juste un peu. Si je l'avais arrêté avant, ça aurait été comme j'aurais eu un bon score. Ça aurait été juste. Juste okay. un peu. C'est pas mal c'est fou, édition New Shit. Ça porte son nom quand même, ces mission là Ça, la shit, c'est Je réponds même pas. entrée pièce titre du Maxi de Hana Loulou en 18e place nouvelle entrée anglophone. Et de côté francophone, la nouvelle entrée c'était de Summerland et c'était juste un peu trop comme ouais. ton humour malaise. Merci, mais la pièce elle, elle était juste assez juste parfaite pour me convaincre que j'aime ça Summerland. Non, même que c'était un peu non fait trop je trouve me convaincre bon, d'acheter. Non non mais John, il m'avait convaincu déjà bien avant. <rire> il y avait pas besoin d'en faire autant. <rire> Tu vois, ça leur apprendra à travailler aussi fort sur leur maxi de 4 pièces, tu sais. Mais oui, botché un peu. Mais oui oui. Fait juste une bonne <rire> chanson puis les autres trois chansons de merde, enfin, <rire> pas de problème. Euh, donc du côté euh, des 17e place maintenant, euh, du côté anglophone, ce sera Braids et Inkind, Braids qui fait son retour euh, de leur album Flourish Spirit. Et du côté francophone, c'est la dernière nouvelle entrée de ce côté-là et c'est Je pars au combat de Guillaume Marcenot. Vous parlez à Seafoodution Newshit Newshit, Newshit. <rire> Je t'appelle OK. Ah, OK. Je peux t'avoir un biscuit. Stéphanie <rire> veut <rire> un cookie? est que je peux donner des biscuits sur deux et de siffler comme un bére Ah oh, oui! See AGE-UQTR et fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. My brain makes drugs to keep me slow A hilarious joke for some dead pharaoh But now not even the masons know What drug will keep that from coming There are so many tools that are made from my hands But the tide smashes all my best laid plans to send And there's always someone to say it's easy for me But I revenged myself all over myself There's nothing you can say to me You never have a falling star wash your hands of it catch a catch a catch a catch a falling star because you can't hold it mm -hmm. Is it cause I'm a girl? If I puked up some sunlets, would you call me a miracle? I'm gonna go where my urge leads no more. Swallowed ways deep in the gore of the forest. A memorial feast, let it finish me, please. Cause I've All of myself there's nothing in you do to me You never held it up the right angle You never held it, it, it right right up the right angle Catch you catch you catch you catch a falling star Wash your hands of it Catch you catch you catch you catch a falling star Because you can't own it you never C'était trois euh, les, des dernières nouvelles entrées. en enfin, fait oui, il y a vraiment eu trois pièces, même si ça avait l'air de se ressembler vers la fin. Surtout les deux dernières qu'on vient d'entendre. excuse-moi, il n'y a pas de fond. Ah, on se reprend. Ça va là tout à fait interminable. Ça va là oui ben c'est ça. Euh, euh, on va faire ça dans l'ordre. C'était pas mauvais. C'est juste qu'on dirait que ça jouait 116 et 116 <rire> puis je sais pas on dirait moi j'étais rendu chez nous, <rire> j'avais un fond de musique puis je faisais d'autres choses là. Ah, donc on vient d'entendre Nico Kays ça c'est ce qui a, ce qui était après le message de GE. Euh, Nico Kays avec Night Still Come sur l'album The Worst Things Get The Harder, I Fight c'est dans en nouvelle entrée 16e anglophone avant ça on a entendu la 17e anglo qui était la pièce de 7 minutes 30. Euh, c'était Braids avec Inckind deuxième extrait de l'album Fleur Parrish et on a débuté en francophone. Oui, on a débuté avec Je pars au combat de Guillaume Arsenault sur l'album Oasis Station Service. Ça, c'était celle qui ressemblait pas aux deux autres et ouais, qui était changée par un gars. C'est ça. tantôt ben vous n'avez eu un petit avant-goût mais maintenant qu'on entend nos 9e nos neuf nouvelles entrées, ça veut dire qu'on dit au revoir à neuf chansons. C'est ça, vous êtes un petit peu agacé avec presque l'intro, mais je pense que là c'est le temps de faire Palmerrest Ten Peace. Palmerrest Ten Peace. Palmerrest Ten Peace. Palmerrest Ten Peace les, les, les mamelons en morceaux. <laughs> Tits in pieces. <laughs> nous, c'est les pièces qui nous ont quittées depuis les précédents par la les pièces qui ont quitté les palmeurs assez fous depuis l'édition du 4 au 10 novembre 2013. On a donc dit au revoir à Bravo Fuenken et sa pièce Tant pis pour nous qui est resté cette semaine. Ensuite, Michelo et ses bottes sont faites pour marcher neuf semaines. Medikayan Club qui est parti avec l'art pour l'art mais il est resté cette semaine. Les semblés qui sont partis au voyage, en voyage avec MapMond j'essaie de faire aussi cute que toi mais ça n'a pas marché. Euh, trois semaines seulement. On a aussi dit au revoir à Braid et la, la pièce True qui est restée quand même neuf semaines. Ensuite, Nico Case avec Man, ce qu'on vient d'entendre avec une nouvelle pièce. C'est là à durer neuf semaines. Ensuite, on a eu un petit cookie avec Random Recipe et la pièce Ja qui est restée seulement cinq semaines. Puis, Deer avec The Dreams in the Ditch, seulement six semaines, mais pour vrai, c'est un classique de l'automne, je pense. Moi, je le dis. bah ouais ben oui. Et finalement, trade et Don't Get Heavy, tous ces jeux de mots, est parti. <rire> mais il est quand même resté un fulgurant neuf semaines. C'est beau à voir uh, Michelo et uh, trade uh, ainsi que Nico Case, qui ont tous duré neuf semaines. C'est impressionnant tout ça. Ça peut-être dans le palmarès de l'année, qu'on appelle C'était fou en 2013. Ce sera à la fin de l'année. <rire> genre. c'est ça. Bon. ça. D'habitude, oh, c'est pas mal à la fin de l'année. Euh, ou à la fin de chaque semaine, pour C'est fou, parce qu'on a les meilleurs moments de C'est fou, Genre. Ah, Style comme. Style comme genre, genre. Euh, donc, on va sauter par-dessus les 15e places. Du côté anglo, on aurait entendu Beja Bullotte et Promise Not to Think About Love qui descend de deux places. Et ce côté francophone, on va sauter par-dessus Armée de Montgolfière de Jason Bayada qui est descendu de... Et mon Dieu, 5, 6, 7, 8, place. <rire> euh, je compte on... sur mes doigts. Bien, bravo. J'ai une j'en je ai 10, fait que je peux pas compter des bons plus grands que 10. Comment tu penses qu'ils font, les gens qui ont 6 doigts à chaque main ou pied? Mettons un Simpson. Oui, mettons un Mark Simpson. Ouais, Mark euh, Simpson. Oh, okay. ben, ont, non, mais ils ont juste 4 doigts. Ils ouais, c'est ça. Mais ouais. mettons sûrement que ce si côté-là ça veut dire 12 sur les deux mains au total, ça veut dire que tu peux comme compter dans le système genre euh, euh, britannique, c'est tout ça britannique. Le système britannique. Oui, ouais, surtout ça c'est 12 là, 12 pouces, là, 12, euh, 12 pouces, ça fait ah, un pied, Ah OK, prix, okay. Man... tu veux dire euh, le, le, le, oui, le système impérial. OK, c'est ça anglais, j'avais raison, oui. Ouais, oui, OK, non non, mais je pensais si tu, tu voulais je pensais que tu disais comme les les les anglais eux autres, il allait par tranche de 12 <rire> tout le temps, là, mais genre pas mal. Euh... Ben non, je sais pas là. Pour euh, les autres les 10 comme le système métrique, ça a pas de sens pour les autres dans l'artes tout ça en terme de 12. C'est comme si dans 10, ans, il y avait 12 cents. C'est ça, ça a pas rapport. Mais bon, bref, les anglais, c'est <rire> comme les français. Ah, on va prendre rien. <rire> les européens finalement. <rire> c'est ça exactement. Ah puis euh, sinon il y a l'océanie, des fois c'est bizarre. Oui, ben je sais pas. En Asie, c'est quand même bizarre aussi. Mm hmm. Finalement, euh, Amérique du Sud. Euh, c'est laçon de géographie ici. Euh, géographie non, j'ai posé c'était J'ai juste dit que <rire> existe, c'est déjà plus que la connaissance de la plupart des gens en termes de géographie, qui a, qu a autant de continents. Mais non, mais tout le monde connaît les continents. L'Australie, l'Océanie, tout le monde l'oublie, pour vrai. L'Océanie? Ben oui. Tout le monde oublie l'Océanie? il y a l'Antarctique. Ben, je le sais bien. Puis tout le monde pense que l'Afrique, c'est un pays. Ben, c'est ça. C'est vrai que ça arrive souvent qu'on se mélange on dit « Oh oui, le, le pays, l'Afrique, là! <rire> » You know. Ah. I know. Donc, on est rendu, on disait, au 14e place, du côté anglo, ce sera des Albertans et Casual and qui descendent de 10. Mais on va commencer du côté francophone avec euh, Panache de Pendantif qui a fait euh, une bonne drop. D'un nombre de positions... Euh... Je pense que c'est plus que 10. Vous êtes <rire> au Parleur Assez Fou, New Shit. C'est le territoire qu'on a été monté Il a fait tout ce passé quelque chose Il a fait tout ce passé quelque chose Oh là Ça serait fini, La qu'il y a qui descend de 10 places du côté anglophone avec la formation des Albertans. Oui, et du côté francophone, c'était Panache, le pendentif, puis finalement, ça a descendu de 9 même qui okay, pense que dis <rire> On sort de par-dessus euh, les positions 13, 12 et 11 en anglophone, c'est Dr. Dick Broken Heart en 13e, Astra euh, en 12e avec euh, Painful Like et en 11e c'est Experimental Fiction de The Danks. Alors que du côté francophone, on va sauter par-dessus, rouler dans le noir de Louis Cédégegra, euh, laisse-moi pas tomber de Simon Kerné et finalement en 11e place, tout explose chercheurs Shit, des chercheurs d'or. Fais-tu que cette édition Newshit des Palmarès Infos, on se retrouve soit en quelques instants pour les auditeurs du jeudi et dimanche, ou sinon c'est demain pour les gens qui écoutent la version quotidienne du lundi au mercredi entre 17h et 18h. À bientôt. À bientôt. Bienvenue à l'édition euh, top 10 des Palmeurs assez fous pour la semaine du 11 au 17 novembre 2013. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm -hmm. Et dans cette émission, on va avoir euh, du bon stock, comme on dit. On va avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Oui. Mm -hmm. <rire> aussi avoir en de J.P. Dalpé. Hein? Mm -hmm. Je fais comme si je le savais pas. Ben, c'est ça. Mais <rire> c'est ça. Ça se revient dans une demi-heure en <rire> Je suis une bonne comédienne. Pas <rire> Non. Est-ce que tu es sérieux, Mathieu? Dis-moi plus. Oui. C'est de la toute nouvelle information que je n'ai jamais entendu avant. Donc voilà, c'est le plan pour la prochaine heure. On va commencer avec le top 10, bien sûr. En anglophone, c'est The Darcy's et Hunting qui les montent de 5 places. Alors que du côté francophone, ça monte de 3, c'est Feu Follet de David et les Bois. J'ai comme fait qu'ils monte de ces 5 places. On dirait que je me suis enfergé sur chaque affaire. T'es un peu buggy. Ça m'arrive tout le temps. T'aurais besoin d'une mise à jour, je pense. Ah, pas avec les mises à jour de Windows. C'était Terminal Allez, c'est pas mal, c'est fou Darcy's et Hunting, monde de 5 places en 10e anglophone. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu David et les bois et Feu Follet. Mmh, tantôt, en 9e place, on aura Jimmy Hunt et Hackerville River, mais avant ça, Stéphanie! Oui, Mathieu! Stéphanie! M Mathieu! Ma wow. moi ça la plus vrai que toi, mais bon. Ben oui! <rire> euh, assemblage requis, est une émission qui existe? Une émission matinale? Oui, l'émission matinale, certains diraient, de ses fous, parce qu'elle est la seule qui a lieu le matin. <rire> Vraiment, ouais. tu sais, techniquement le matin. T'sais. Tits pieces? Comment? En détachées. Oui, en pièces détachées. Mais c'est probablement des pieces of tits. Pieces of tits, en effet. Donc voici euh, Classic Moments, un instant classique. C'est <rire> Voici les meilleurs moments d'assemblage pour la semaine du 11 novembre 2013. La crème glacée. Une boule à fois, puis il euh, y a des saveurs comme vraiment euh, douce comme mamelon d'eau. Oh. <rires> mamelon <rire> d'eau, oh, oui! <rire> <rire> mamelon <-Lordo. M> d'eau. <rire> <rire> uh, euh, banana split. Euh, oh, euh, c'est facile. Pas pire, ça? Euh, oui, c'est facile. Banana slot. Banana slot. OK. Tony the break. Antoine Lacasse. <rire> ah! <laughs> Ça a été long as -tu vu, mais... oui. Le as -tu Google Translate es... est lent ouais. Un oeil ouvert, un oeil fermé. La langue sortie euh... Les chiffres qui jouent dans ses yeux <rire> Comme les signes de piastres de dessin animé ouais. OSS 117 Oui, un que j'adore Pourquoi est-ce qu'on est venu à ça? J'en ai aucune espèce ouais, Moi non plus, des... je sais plus pourquoi on est arrivé là <rire> On réécoutera l'émission une autre fois on, temps oui. on va réécouter l'émission d'aujourd'hui pendant la dernière demi-heure Alors euh, avec nous <rire> En accéléré <rire> C'est juste un peu trop de bon? Summerland Juste un peu trop bon C'est un peu trop bon. T'as pas que Oui, c'est comme un genre de référence plus qu'une blague. Oui. Enfin, c'est une blague. Faudrait que ce soit drôle! <rire> nouveau palmarès arrive en studio, ça nous fait plaisir, on veut l'entendre au complet. Ben, j'ai le poil qui revire. J'ai Ça ah, me sent pas trop là, ça a pas l'air très quand ça me demande. Excuse-moi. Dans mes cheveux. Ah ça, j'ai perdu mon pied. <rire> Mathieu, ouais. Quand tu euh, quand tu es avec nous, on pourrait peut-être animer genre dans, dans quelque chose qui bouge. Tu comme un train. Ah ça c'est déjà pris. Attends, on va euh, on pourrait prendre un wagon. Un wagon. Mais le wagon. Un wagon. Un wagon. <rire> la... Un la... wagon. Mais si on voit un Come on hein, un <rire> okay, On applaudit plus fort. OK. Ouais. Cette émission déraille tout le temps de mardi. Ou encore déraillée. Oui-ho! C'est drôle pour nous autres. OK, on va faire un passage à niveau, là. Ces 100 millions de boîtes de Kraft Juniors sont vendues annuellement au Canada. Et ça, c'est toutes les saveurs confondus, même les Alfredo. Les coquilles. Oh, C'est bon. Comence oui. blanc, oui. Oui. Oui. Oui. Oui. oui. 100 millions, 100 millions de Kraft Dinner. 100 millions, ça fait beaucoup. C'est genre d'un des Très, très oui. bon. Je t'ai pas sûr. Quoi, ça coûte beaucoup. <Fraîcheur> <Ça gâte> beaucoup. <rire> eh, Peut-être pas ben tight. Non, mais c'est quand même Jean-Philippe Charbonneau. Puis t'es quand même Mathieu Plante. Jean-Philippe, entre guillemets, tight Charbonneau. Ouais. <rire> Et moi, je suis le pied. <rire> tête au pied. Aïe, aïe, ça c'était vraiment mauvais. c'était <sonne> t'es fait que le paradis s'en revient dans quelques minutes. Ouf. Tête au pied. Tête au pied. Je vais le dire, pareil, je pourrais être sûr. À cause du malaise, peut Ah oh, oui, okay. Après ça, c'est sûr, du coup, moi croisé. Et puis, on a déjà la réponse pour vous. Oui, euh... Steph, attendez un peu. Dis-la pas, la réponse, voyons. Non, non, non, non. non. Pas la droit réponse de... Steph, du maître. fais Qu'est-ce que tu pour pas que je le dise? Spoiler alert. Euh, un indice pour les shows des soirées cachées. <rire> Garder ta job. <rire> <rire> <C 'est> correct. <rire> on a euh, dans les... <rire> le... Un vacancier. <rire> oh! ta job. Elle veut voir si je suis <rire> Connaissez-vous Ken Bowen? C'est une sorte de et Cameron. Cameron. Auburn. aussi une actrice. Cameron Diaz. Et vite, C'est la journée sur le campus, on vous met dans la même heure. J'aime ça débarrasser. Pourquoi tu fais des mouvements de prenage de seins? De grosse poitrine, hein? Oui? Parce que c'est tellement rempli de contenu qu'on croirait qu'il y a eu une opération mammaire. Une opération mammaire? Newspaper, comme Newspaper un jour ça news ma mère news ma mère news maman. au lieu de papère c'est ouais, ouais, ouais. <rire> ma, ma mère arrête de dire niaiserie t'es bien ma mère t'es bien ma mère t'es tu es ma mère t'es pas ma mère arrête <rire> de me chiter <rire> ici ben oui pierre euh, cher co pas pierre corona? corona pierre corona oui pierre corona Pierre Corolla. Demain, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? Jean-Philippe, est-tu au courant? Mais moi, je ne serai pas. Ah, c'est vrai, tu seras pas là. Non, je n'y serai pas. Ah ben, c'est vrai. C'est avec David seul, là. Et Mosey. Steph, c'est libre demain, toi? T'as-tu dit que David allait être là? Ouais. Non, je ne suis pas libre, c'est ça. Ouais, non, il faut que... je sorte ma tarte du four. David Ferron, on te retrouve pour une autre chronique « La langue dans ton oreille » jeudi prochain, toujours à 8h. Oui, puis j'ai déjà mathématiques. C'est quoi? C'est euh, « Je dis pas ». Ah, oh, c'est un secret. Surprise. Tu vas Mais... nous teaser, nous agacer sur Facebook. Oui, j'avais t'avisé. Te la langue d'embauche la qui bouge comme ça, ça fait bizarre un peu. Ouais. Ouais. Je peux pas voir bon pour t'avisé. Te non, pas tant. C'est pas mais... comme ça pour me dire s'il te plaît. Non. <rire> <rire> on veut qu'on est vraiment en retard de pas savoir que Shopping TV a est fermé, mais là on pensait on a manqué les rabais de fermeture de Shopping TV. Ouais, ben nous c'est comme un honneur, c'est les nouvelles après tout le monde. Oui, Donc, là, on s'informe plus tard dans le domaine du TV. On aime ça être en retard. On est attardé, tu sais, On est, est... retardé. <rire> T'es bien attardé. Ouais. <rire> ah ouais. Faire les multiplications de chiffres au hasard dans ta tête. Donc, 8 x 7, qu'est-ce que ça fait? N'importe quoi. Euh, C'est la même partie de ton cerveau qui contrôle les deux tâches. Donc, faire pipi et compter. <rire> et ça va t'aider à euh, évacuer. Étrange, hein? J'ai l'autre toilette. OK. On t'attend. Écris-nous une, une blague de là, OK? Pipi! Pipi! Je Pipi, je deviens. C'était les meilleurs moments d'assemblage l'assemblage de kit pour la semaine du 11 novembre 2013. Que de moments cocasses. Au euh... même, c'est le fun, on euh, y du plaisir. Le, le roi gonche trouvait ça vraiment drôle. Ah, oh, c'est solide. Ouais, solide. Pipi, je ne deviens, c'est un peu facile, mais ça me fait récammer. Ben donc, depuis Pipi, c'est toujours facile c ça. et Pipi je Puis Geneviève, on fait pas exprès, c'est ça qu'on dit. Ben c'est ça, ouais, exactement. <rire> donc écoutez-nous du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Et Stéphanie Paradis est une des chroniqueuses, euh, donc le mercredi. Un peu random le mercredi. Ben je te dirais que la plupart des meilleurs moments euh, ont lieu le mercredi. c'est donne comme ça. On est une équipe euh, de... de puissance le mercredi. Ah ouais? Ah ouais! Ok. Ok il y a beaucoup de blagues dans la chronique de périnatalité sur les enfants parents avec une grippe ça ça plus de, de... c'est vrai qu'il y en a beaucoup mais elle est très drôle une grippe. Je la bien. trouve vraiment euh, elle est très bonne, très ouais. sympathique, ouais. est toujours intéressant. Ouais, et cetera, et cetera, <rire> oui, c'est ça. Mais non, euh, très bonne émission à euh, tous les jours. le jeudi, soyez-y. Écoutez aussi les meilleurs moments de Sifu. On dit euh, pas assez souvent ici au palmarès. Euh, mais mais euh, les, le meilleur moment, euh, le meilleur de Sifu. Ces c'est les meilleurs moments de Sifu. Ces euh, c'est les vendredis matin à 7h, ainsi que les samedis à midi. Soyez-y. Euh, on retourne à nos palmarès. sur les rendu pour position numéro 9. Du côté anglo, c'est Hackerville River. Et Little, Little Pier Suicide Car qui monte de 5. Et ça monte de 3. Du côté francophone, c'est nos cars de Jimmy Hunt. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Pee -pee. C'est comme un corbeau qui... Euh... Hein? Car, car! Mais après, fait pipi, ça. Quand... Un corbeau, ça fait qu'elle... Car, car! Non, ça. Les cars, non. Ça fait pas le meilleur moment, ça. Une chance qu'on n'a pas. Une chance ça, quand on se met à magasiner des affaires sur Internet, on ne voit pas le temps passer, on vient d'entendre Little Peer Suicide Car. Euh, c'est évidemment ça de la formation Hockerville River. Et du coup, des francophones, c'était No Car de Jimmy Hunt. C'est-tu le fun magasiner sur Internet avec la ouais, l'affaire qu'on n'a pas? Oui, pas de notre faute, c'est Ting-Geek. ting veux okay. dire, c'est comme trop... Oh! J'en veux, ah! veux un, j'en veux un, j'en veux un. Puis là, t as, t as une wish list, sur, euh, évidemment, sur euh, Thingy. Oh mon Dieu, des milliers de dollars de wish list. Ah, yoï. Non, mais pour vrai, là, moi, je suis encore stiquée sur euh, ma couronne de Noël 8 bits. Ouais. Elle est juste hallucinante. Elle est juste 20 piastres. Des peanuts. Des peanuts. Ça fait conne de pas l'acheter. Okay. Mais ça coûterait <rire> plus cher de shipping euh, que de produits, environ. Euh, oui, mais ouais. étant donné que j'ai une grosse wish list... <rire> Ben, ça paraît trop pas de temps que ça, 20 pièces de plus, tu sais, juste pour un shipping de 30 pièces, C'est complètement ridicule tellement. Du côté anglophone, la huitième place est occupée par Rockinou et Bath Tubbs qui descendent de deux places. Et du côté francophone, ça a monté de 3, c'est J'aime quand tu m'appelles mon amour de Sonny Duval. On peut me racifoudision top 10. T'es Cédé du Val et j'aime quand tu m'appelles, mon amour! Solo! <cười> Avant d'entendre BATUBS de Royal Canoe plus tard, qui est la position anglophone en huitième place, Stéphanie? Mathieu? Mm -hmm. On parle avec JP Dalpé en direct via Satellite. Satellite, satellite c'est fake au bout. Salut JP, ça va? Ça va très bien, vous autres? Oui, très bien. Euh, heureux de te parler. Donc, JP Dalpé, qui va être en spectacle à Trois-Rivières euh, dans les prochains jours. En fait, c'est le 15 novembre. Donc, demain, pour ceux qui nous écoutent en direct. Euh, donc, ici même, à Trois-Rivières. Euh, T'étais, euh, JP, à Bruxelles récemment pour une tournée, c'est ça? Euh, oui, en fait, c'était sept Je suis allé pour... Euh, c'est un peu bizarre, pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Ils m'ont euh, okay. invité là-bas, c'est ça, pour faire présenter mon spectacle dans ce cadre-là. Mais il y avait comme... Euh, Toute la délégation du Québec à, à Bruxelles qui était là. Pis, je faisais comme une émission de de, de, de télé sur le Québec. C'était super. J'avais quelques dates aussi à Paris. Euh, tout ça fait que, ça a été un méchant beau trip. Super international. Et là, tu reviens à Trois-Rivières, city Citi et Downtown. Qu'est-ce que tu penses de revenir dans les petites villes comme ça pour faire des spectacles? Comment, comment est la comparaison entre les deux? Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus gros euh, à Bruxelles et Paris qu'ici? Euh, en fait c'est sûr que ma, ma carrière à moi est, est mieux euh, est mieux établie si on veut au Québec puis, mais malgré qu'il reste encore énormément de travail à faire mais je suis sûr qu'ici ben de venir en ville j'ai plus des, des habitués qui viennent voir les shows là pas ben tout est à faire. sauf que j'ai fait certaines fois des des gros scènes là-bas c'est très impressionnant et le public c'est ceux qui reculent dès qui je suis ben tranquillement euh, je commence à faire un petit fan base pas, pas énorme de toute façon ma, ma carrière se déroule surtout au Québec fait que pour moi c'est pas euh, c'est pas que euh, je pourrais dire C'est pas près de consolation des autres au Québec au contraire, <rire> de donner à fond rivière je suis super content euh, peu importe les villes j'adore ça euh, petite ou grande salle moi, euh, mon métier c'est le champagne il faut que je toujours ben lequel je peux le faire Tu es partout mais est-ce que tu vis quand même euh, de d'autres endroits à l'international comme ça comme Bruxelles ben, euh, ça fait quelques années que j'y vais je voudrais deux trois fois par année pour mmh. des shows Fait que, je suis en Suisse, je suis allé en Allemagne. Oui. Euh, là, je retourne euh, d'ailleurs le lendemain de mon spectacle à cette élu qui est oui. samedi. Euh, je pars pour euh, Paris. Je m'en vais faire un spectacle là-bas, mais aussi enregistrer une collaboration pour un album que je réalise avec un euh, Grand Corps Malade. oui fait que ce soir, je m'en vais là, j'en profite. C'est Je sais pas comment comment ça se développe, parce qu'il n'y a pas de plan de marche tu sais, de, de, de grande carrière européenne, sauf que j'ai régulièrement des, des offres pour y aller. Fait que On verra. Peut-être qu'un jour, ça va déboucher sur quelque chose de plus gros. Pour l'instant, ça me permet surtout de voyager ouais. et de, de, de, de présenter mes chansons et une autre culture. Mmh. Justement, tu viens de parler de grand corps malade. C'est bien lui, David euh, Goudreau. Goudreau, excuse-moi. Mmh. Oui. Euh, donc, tu es en train de réaliser son album. Tu travailles aussi beaucoup avec euh, Gaëlle. Je voyais que tu faisais des spectacles avec elle. Euh, avec Gaëlle. <rire> euh, est-ce que tu travailles avec d'autres gens qu'on pourrait connaître comme ça ou est-ce que tu as envie de travailler avec... Euh, avec J'ai travaillé pendant euh, pendant deux ans. J'ai fait le, la tournée avec Vincent Vallière euh, pour ouais. la tournée du disque précédent comme musicien, mais aussi, je faisais également ses premières parties. Mm -hmm. euh, J'ai fait ça les, il y a quelques années. J'ai accompagné euh, sur album et sur scène Tricot Machine. Ok et euh, j'accompagne Edgar Borri. Ouais. Euh, euh trois gars seuls sont forts que j'en ai fait plus. Alexandre plein dernièrement sur album puis à son lancement. Fait que comme je suis trompettiste, de euh, formation est, euh, guitariste et guitariste je suis souvent appelé comme multiinstrumentiste sur différents shows mais aussi sur différents albums pour les arrangements de cuivre au projet de la guitare. Mm -hmm. fait que, bref, ça me permet de, de sortir de temps en temps de mon projet avec mes chansons pour aller juste visiter un petit peu l'univers des autres. Varier un peu. Euh, justement, avec avec qui est-ce que tu aimerais travailler, mettons, dans un nom euh, qu'on n'a pas encore entendu, parce que là, des noms euh, gigantesques, là, Daniel Bélanger et tous les autres que tu as mentionné là, euh, mais quelque chose d'autre, mettons, quelqu'un de ton rêve, tu sais? Oh, que okay, c'est une bonne question. Euh en fait c'est avec qui j'aimerais travailler j'aimerais peut-être qu'un jour il réalise un de mes albums mais c'est un, un gros réalisateur aux États-Unis qui s'appelle T Bone Burnett que okay. réalisé plein d'affaires plein de, de gros albums ultra connus fait que c'est comme un, un rêve qui semble un peu inaccessible mais je me dis pourquoi pas on sait jamais peut-être que je pourrais faire quelque chose euh, avec lui puis sinon comme artiste il y a Beck que j'adore je l'ai toujours aimé mm -hmm. fait que je sais pas on sait jamais peut-être que je pourrais me payer un trip à un moment donné d'aller <rire> faire ça avec l'autre Moi je t'ai bon avec T-Bone tu euh, as participé à l'Open Country de Mountain Daisies euh, récemment c'est quoi pour ceux qui connaissent pas ça maintenant c'est un méchant concept euh, le fun c'est vraiment tripant c'est un bande qui s'appelle les Mountains des qui font euh, du country dans le, dans la euh, dans le vrai sens du terme là, vraiment la, la vraie affaire les vraies racines puis les autres, ils ont ce qui font c'est qu'ils invitent des chanteurs euh, euh, très connus et un peu moins connus à faire euh, à revisiter leur répertoire dans mon cas j'étais mixeur et donner la voix prenait de nos chansons chacun puis les tournait en formule country fait que ça fait, euh, ça, fait ça, ça, ça change vraiment la nature puis le son de nos chansons, puis nous demande aussi de, de chanter des, des coups de coeur ou des chansons qu'on aime euh, en country c'est une espèce de mélange, il fait des soirées bien, bien uniques, bien particulières puis euh, c'est assez, euh, assez spécial d'avoir à quel point le public tripe sur le concept <rire> non c'est très très cool, on va passer un petit peu du coq dans mes questions ici, mais euh, je sais que t'as été juge pour la finale du festival international de la chanson de, de... Gramby. Est-ce euh, que c'est là que tu as commencé ta carrière? Si on peut résumer un petit peu ta, ta carrière? Euh, non, ça a commencé euh, à, si je pense, spectacle. Mm -hmm. Moi, je viens de Sherbrooke. Puis, bon, avec mon groupe de l'époque, puis avec mes chansons, on avait gagné euh, ce concours-là. Mais euh, j'avais juste écrit deux tonnes. fait qu'il fallait que j'en écrive d'autres. Mm -hmm. J'ai commencé tranquillement, mais avec les prix, ben, ça me donne donnait accès à des, des scènes assez grosses à faire des premières parties euh, imposante. André-Philippe Gagnon Garou à l'époque qui était en pleine ascension puis ça fait que ça nous a donné une super visibilité qu'à partir de là euh, j'ai buildé euh, ma petite bosse j'ai joué beaucoup dans les bars puis après ça est arrivé le festival de la chanson de, de Grimby et le festival de la Petite Vallée parallèlement puis ça c'est vrai que ça a donné euh, un solide coup de pouce oui. mais j'avais toujours pas d'album réel sur le marché fait que c'est euh, deux, trois ans après le festival de Granby que j'ai sorti mon premier disque, c'est là que le, le vrai, vrai départ s'est fait. Ouais. Et là, le plus récent, c'est La Tête en bois? Oui. C'est sorti quand? C'est sorti Décembre? en avril ah. 2012. OK, parfait. ok Donc, euh, on peut quand même se le procurer sur Bandcamp, même même si les albums commencent à dater, à un moment donné, ils sont toujours bons, et c'est celui qui est, qui est le plus récent. Donc, euh, JPDAP avec La Tête oui, en bois. Euh, euh, ben, bien, vous pouvez l'écouter en streaming, mais si vous voulez la, la, vous le procurer euh, à iTunes ou chez tous les bons discurs, c'est lui-là. Génial. Et là, tu vas être en spectacle à la salle Kiwiteb de Trois-Rivières le 15 novembre. On disait c'est euh, demain, vendredi. Euh, et ensuite, au rond-coin de cette Élie de le 16 novembre. Est-ce que tu peux nous dire comment va se dérouler euh, un spectacle? Est-ce que c'est un spectacle typique dans le fond normal de JPLP? Est-ce qu'il y a une formule particulière à ça? Une euh, formule intime, formule plus réduite. Une formule en duo parce que le, souvent, je promène avec... Euh, Euh, avec euh, mes trois musiciens. Des fois, c'est plus c'est bon, le plus petit endroit, donc on y allait en, en formule. J'ai un homme-orchestre qui joue du drum, de la basse, puis qui chante. Moi, je l'écoute en électrique, de la trompette, de l'acoustique. Malgré le fait qu'on soit juste deux, ça donne l'impression qu'on est plusieurs, parce que, euh, disons, qu on, on en met de large avec euh, tous nos instruments, mais on retrouve l'essentiel de des chansons du dernier album, puis je revisite aussi quand même quelques tunes euh, de mon premier disque, les préliminages. OK, cool. Et euh, pour terminer, j'ai vu que tu as posté une photo de Biscuit Chinois sur Facebook, là, qui disait... Il <rire> disait, gâtez-vous un peu. Qu'est-ce que t'aimerais lire dans un biscuit chinois? Putain? Putain. <rire> Ta phrase que t'aimerais avoir, si tu pouvais... Qu'est-ce que... Bien. De... Ah, bien, euh, peut-être que quelque chose comme... Euh, vous êtes numéro un des ventes cette semaine au Québec. Maintenant. Ah! Cool, ben, même, même, ouais. pas, pas juste au Québec, même au monde. Oh. Ça serait <rire> parfait. <rire> ce serait parfait. Si je produisais ça dans un biscuit chinois maintenant, je vais être bien de bonne humeur. Ok, je vais appeler mes contacts euh, enfants dans des usines en Asie. Appelle les Chinois. <rire> c'est ça. Non, bon. Euh, on se retrouve sur jpedalpe.com j i p ecom -e ou encore facebook.com barbec, même chose, jpedalpe. Et on rappelle les spectacles vendredi 15 novembre Salle Kiwi Teb, 19h30 à Trois-Rivières et puis le lendemain, samedi 16 au Rond-Coin 20h30. Euh, c'est à satellite kingston Merci beaucoup, de Merci et euh... vous Je vais te laisser finir avec une chanson de ton choix. Euh, pas de limite de temps, pas limite de, de façon. Bah, même si ce pas une chanson genre radio, hein, tu peux choisir n'importe quelle sur l'album La Tête en bois. OK. Euh, on va choisir ma chanson, ma chanson Cochonne. Oh. Ça va être, <rire> <rire> être C'est pas l'amour que je fais mmh. en trio. Euh, C'est moi qui l'écris parce je la chante avec Antoine Graton et Martin Léon. Génial. On écoute ça. Merci, JP Dalpé. Merci beaucoup. bye, bye. Salut. C'est pas l'amour pur, pas l'amour qui dure À l'abri des coups durs, malgré les déchirures C'est pas l'amour stable, pas l'amour fiable C'est l'amour coupable, bing bang sur la table C'est l'amour qui frotte, l'amour qui botte Celui qu'on chuchote Les mains dans les culottes C'est l'amour fou Sans dessus ni dessous L'amour tabou L'amour tout nu L'amour tout cru L'amour qui tue L'amour toujours partant Jusqu'à l'épuisement c'est pas l'amour charmant juste de ta teinte l'amour sous ta routine du la main qui ressent quand elle nous fait l'amour l'amour pas banal oral ou la totale celui qui dresse le poil d'envie jusqu'à la moelle C'est l'amour fou parfait c'est l'amour sa lentement ou vite fait et l'amour en secret l'amour jamais frette l'amour qui en jette c'est l'amour qui fouette qu'on joue à la roulette C'est l'amour chi ça où les corps s'étavent les cœurs s'en van Ils ont que c'est l'amour fou. C'est L'amour l'amour l'amour tout l'amour qui tue. C'est pour l'amour fier qu'on présente à sa mère. Oh l'amour peut faire de coach c'est celui qu'on doit taire quand il lance son mentaire mais qu'on souhaite l'amour couvert c'est l'amour de la chair C'est pas l'amour de J.P. Dalpe sur son album La Tête en bois. Encore une fois, sur iTunes et sur Bandcamp pour euh, écouter et euh, acheter l'album La Tête en bois. Et on rappelle une dernière fois les spectacles de J.P. Dalpe, c'est euh, vendredi le 15 novembre à la salle Kiwiteb de trois c'est à 19h30 et ensuite samedi, le 16 novembre euh, à Saint-Élique-Caxton. C'est au rond coin à 20h30. Voilà. Et voilà. Salut, salut, salut. Alors, on, tantôt, on était rendu, on avait entendu juste une pièce du côté euh, francophone. C'était la position numéro 8. On est rendu à écouter Lang le fun qui sera Royal Can you et Batobs et se sont suivis des 7 places. Donc euh, les 7e places euh, du côté anglo c'est Your life is a lie de NGMT et ensuite euh, ou avant je sais plus trop avant. dans quel ordre, c'est un peu mêlé. Ça va être super nerveux de Brady Cardi. Ah, c'est comme ça une émission où il y a plus le fun que je pense. rebondissement par-dessus, rebondissement. Vloop, vloop, vloop. Comme dans un bain, Tubs, tu tu ah, ah. douche en aussi te baigner ta propre saleté d'égalation Ou d'autres choses. Bon point. Merci. <rire> C'est clair. <rire> générale des étudiants de l'UQTR est fier de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. Life Alive, position numéro 7, descend d'une place en anglophone. Et du côté francophone, c'était Supernova de Bradycardi qui a descendu de 3 On doit déjà se quitter pour cette portion de l'émission. On saute par-dessus les positions numéro 6 en anglophone. Ce serait Solids. Solids. C'est tellement couvert. Solids! <rire> Avec <rire> tellement couvert, je trouve ça vraiment. Vrai. Euh, c'est la pièce Traces qui descend de quatre places. Alors que du côté francophone, on va sauter par-dessus Accident de char de Mimi Van Der Gnoe qui a descendu de 4. Euh, on se retrouve pour la portion top 5 des Palmarais C'est fou, dans quelques instants pour les gens qui nous écoutent le jeudi ou le dimanche, sinon c'est demain pour les gens qui écoutent la version quotidienne du lundi au mercredi à 17h. Et voilà! À bientôt! À plus Bye. au Pamarassé Fou édition Top 5 pour la semaine du 11 au 17 novembre 2013. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ah, ben, salut. Tiens. Salut. Salut, ça va bien? Monsieur Patate. Merci. Ah, oh, Carlin, j'ai un chanel avec une patate dessus. Non, non, tu es Mathieu Microwave Plante. Et tu es Stéphanie Shovel Paradis. <rire> c'est nos nouveaux surnoms de quels surnom vacances, là. Oui, oui, c'est ça. <rire> dans un camp de vacances où on parlerait d'électroménagers et de petits appareils euh, pour transporter des euh, différents euh, matériaux. Une pelle, genre. Hein? Tu transportes pas des matériaux là-dedans? Ah, ben, la, sable, terre, euh... la terre. Ouais, c'est pas des matériaux. C'est quoi le des substances? De la neige. Oui. Des, des sub <rire> substances. substances, là? Oui, dans lesquelles on pelle. N oui? N oui Oui. <rire> Mais c'est Donc... rare que je pelle que du beurre, par exemple. Oui. Euh, ouais, c'est ça mais je ça se boucher vraiment bouché, bravo. Euh, donc bon c'est absurde que des panaraces Fou qui va contenir le bloc c'était fou. Mm -hmm. Ainsi que le bloc ailleurs dans les panaraces. Good luck ainsi que les numéros 1. On va savoir d'ici la fin si euh, la position numéro 1 anglophone est toujours ben je peux vous dire que non, c'est June <rire> Infield euh, qui va débuter ou presque l'émission avec Anne Mancini. Alors que du côté francophone, on va aussi commencer avec l'ancien numéro 1 et c'est la fièvre des fleurs de Claude Pelgag. Et les deux numéros 1 sont rendus numéro 5. Ben ouais. Tu parles d'affaire. Quel hasard. Connaissant Pel puis euh... je le connais en fièvre. C'est tout. En fin de sa vie. Pas de pas de suite à ça. Et lui arrive d'apparaître dans la maladie. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité Je l'ai connue en fière vers la fin de sa vie Ton souvenir comme le chocolat tu portes un nom de flamme qu'on apprend par le coeur J'aime ton souvenir comme le chocolat tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas Elle partir est partir est partie est partir c'est le last la, star Elle la la. partir est partir est partir est partir c'est le last la. fade Fading slowly Purple, orange and blue The colors of my heart It's good to be part of it now It was needed to be free at A time on my own What I had to find I could only find it alone But Now it's good I've solved it out Now it's good I can say it out loud Don't really need to say it out loud It's still a part of you Shining all my soul Must apologize if I left you alone on the road There's still a part of you Shining on my soul All you've learned to me is much more precious than gold surrender I believe all of you could grow deeper It was needed to be free Sailing towards the shore A little older and wiser than before Something's waiting for me and I know I own the key, well I know I own the key And there's still a part of you Shining on my soul Must apologize if I left you alone on the road There's still a part of you shining on my soul All you've learned to me is much more precious than gold Alone but never alone with you and all I do Alone but never alone, it's true Alone but never alone with you and all I do Alone but never alone, it's true Never alone with you and all I do alone June in the Fields est l'ancien numéro 1. C'est la cinquième place maintenant, Andamancy. Et ce côté francophone, ça a aussi descendu de 4 parce que c'était l'ancien numéro 1, La fièvre des fleurs de Clopel On va être rendu euh, au position numéro 4, euh, Alex Nevsky et de Cal Empire. Par contre, euh, pendant la chanson, pour ceux qui étaient là, j'ai fait jouer juste le petit début. Je trouve que c'est drôle, juste comme ça, dans le milieu d'une chanson de faire... C'est genre, tu mettons, genre... Euh... C'est cute. J'aime ça. <rire> non, en tout cas... Bref, tout ça pour dire qu'en quatrième position du côté anglophone, ce sera The Can Empire et Wild Animals qui a fait un énorme saut de la 20e place. et de nouveau la semaine passée. C'est fantastiquement bon. Et du côté francophone, c'est Mieux vaut vivre pour d'Alex Nevsky qui a fait aussi un très beau bon. Parce que ça arrive de la 17e place. Comme un kangaroo. Un très beau bon. Un kangaroo. C'est pas mal raci, pas mal raci, Encore encore Oh! Kiu, oh. ce n'est pas mais reste fou. Top euh, 5. Ah oui, déjà. Moi, j'ai et de boh, on prend par les cornes On s'envoie dans les cordes Si le soleil sort, mieux vaut réchauffer nos corps Si l'abstinence est d'or, mieux vaut vivre sin cela on s'imagine c'est si le soleil dort le ton corps c'est si l'abstinence bien visé cette chanson là parce que c'est moi qui l'ai mis super marre je vais faire comme un David Ferron de moi-même puis de me vanter que c'est moi qui l'ai choisi euh, est-ce que je peux me vanter moi aussi oui toi Alex Neviki c'est moi qui l'ai choisi bravo euh, euh, Anna Lulu Anna Lulu c'est moi qui l'ai choisi. choisite choisite très choisite très déjà que choisite c'était pas terrible mais tant qu'ça t'ambitionne choisite fais pas les choses à moitié man je m'excuse dude, dude tu dans qui monte de la 20e place à la 4 et côté francophone, ça monte de la 17e. C'était Mieux vaut vivre pauvre. je J'allais dire, dire Mieux vaut en lire, qui est une excellente chronique littéraire dans le zone campus. Disponible partout sur le campus du QTA et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Mais c'était pas ça, c'était Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Neski. <rire> c'était une plug improvisée! Yeah! Attends-toi, en troisième place, on aura Mange l'Ours, Mange et Celle de Wild. Mais avant ça... Mais avant ça... Mais avant ça, pardonnez-moi. C'est la toute nouvelle formule. Voici la chronique C'était fou. On recule à la semaine du 10 au 16 novembre 2006 pour entendre les potions numéro 1 et une pièce bonus. On dira c'est quoi après? le bloc C'était fou pour cette semaine. Du 10 au 16 novembre 2006, on est reculé en arrière en de la position numéro 1 francophone. Les trois accords avec Gratte-moi sur leur album Grand Champion International de course. Après ça, en anglophone, c'était la position numéro 1 I'm a robot. It creeps me out sur leur album Monument to the Masses. Et on vient d'entendre en pièce bonus Grimskun, qui est la pièce titre de leur album Fires Under the Road. Tout ça, donc, dans la semaine du euh, 10 au 16 novembre 2006. Euh, Steph, je te donne quelques autres noms d'artistes qui étaient dans le pommet à ce moment-là. D'accord, je t'écoute. Je cool. suis attentive. Euh, Évidemment, Mimi Van Der ils sont toujours quelque part dans le pâmarès. Ah. Euh, Galaxy, euh, Vulgar Machin, et Caffeine, Damien Robitaille, Malajub, Vincent Vallière, La Baroque machine et Band de Garage. Wow. Ça, c'est juste en francophone. En anglo, on avait, entre autres, Beck, euh, Patrick Watson, Iron Maiden, euh, euh, une autre pièce, non, non Grim's Kong, que c'est pas mal, c'est qu'on a entendu, euh, et The Mars volta voilà. Voilà. Wow! Grosse semaine, 10 au 16 novembre 2006. Nernière Impressionnant. Euh, Je pense que ça serait bon d'aller fouiner là-dedans. pour mal, là. On euh... creuser, t'es une chavelle. <l spirituality> une chavelle! Euh, en fait, ce bloc-là, c'était fou euh, pas mal toutes les semaines ici au Palmarès. C'est fou. mais Maintenant, on retourne à notre palmarès du présent, c'est-à-dire euh, les l'éposition numéro 3. Euh, du côté de anglophone, c'est Settlewell et Mother qui montent de cette place. Et du côté francophone, ça a monté de 15! C'est terrifié, <rires> terrifié. De mange l'ours, mange! Est-ce que tu un point d'inclamation parce que dans le titre, il y a « Terrifié, pour d'inclamation, terrifié, terrifié" Non, non, c'était à 15 que je l'ai mis, moi. Ça vous est déjà arrivé de dégueuler sur la piscine. Vérifié, vérité, je ne peux m'inscrire à ce jeu Yes, mother qui monte de 7 places en 3e position anglophone. Et en 3e position francophone tout juste avant on a entendu terrifié terrifié, demange mange l'ours mange <rire> Si c'était une question ce serait terrifié. terrifié, terrifié ou encore numéro 20 oui? 19, 19. 19. J'adore le concept de poser des questions en place de dire les numéros, je trouve ça cool Je vais finir par m'habituer. Tu t'es pas encore habitué à notre nouvelle façon de dire les chiffres entre euh, les chansons hein. Ah pas ça ben ben euh, euh, Moi je très bien raide euh, là-dessus, euh, tu sais. sais pas. Pour sûr. En tout cas. Je sais pas, on, on devrait genre juste les interpréter un petit peu, t'sais, Mettons, tu si on, on demande mettons euh, le numéro 16 s'il te plaît. 16. OK, c'est pas tellement une question 14 mettons. 14. Ah ça c'est pas bien. Numéro 2. 2. Ah c'est une, une bonne question, tu mettons. 4. Oui, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Ça, certaine. Ah, à l'air à ça. À l'air à ça. Ah, on pourrait interpréter tellement d'affaires comme ça, mais j'ai pas le fichier que je cherche pour faire exactement ce que j'aurais envie de faire. Fait qu'on le fera à Toronto. D'accord? OK. Tu sais pas où je m'en vais avec ça? C'est même mais, pas grave? Mais pas du tout. Prochain bloc, on va faire autre chose. Rappelle-le-moi, sinon au pire. Okay? J'ai quelque chose à vous faire faire. Okay? Un test. Tantôt, okay. tantôt, Mais pour l'instant, on est rendu au 2e place. Du côté de le fun, c'est Danny Shore ici, et c'est que ça monte de 10. Et du côté francophone, ça monte de 1 et c'est Lila Dissa et la pièce Tennessee. Tennessee, Si, senior! Tennessee. Tennessee, c'est ça. Laisse sourire à pleine voix. Parce Salusse Bones et Sleep Sick, monde de 10 places en deuxième anglophone. Et en deuxième francophone, c'était Tennessee de l'Ile-Aldissa. Mm -hmm. euh, tu sais, tantôt, euh, je ne sais pas si tu te rappelles là, que je t'ai laissé en, en suspens complètement. Là. Oh, oui, je me rappelle là, du gros malaise je comprenais pas trop ce qui se passait. C'est que je cherchais un petit fichier dans mes courriels. Euh, on écoutait les numéros 2, tantôt les numéros 16, en disant « bon, crime, il y a des points d'exclamation, des points d'interrogation dans nos numéros euh, mm -hmm. pour faire original parce qu'on est rebelle là-même. » Rebel. <rire> <fou, t'sais>? Rebel. <rire> euh, la semaine passée, il y a deux semaines, tu m'as demandé, euh, où on, on écoutait les instants classiques et tu parlais du son qui avait entre tes affaires, tu sais. Oui, la roche. Oui, on se demandait c'était quoi. Moi je disais c'est une roche parce que sur le site d'assemblage rocky.com, à euh, la section un instant classique, a l'image d'une roche. Euh, en arrière-plan, il y a juste moi qui comprends que la référence est au son qui entre les extraits dans un instant classique, le montage qu'on joue ici au premier assez fou. C'est une roche qui casse entre chaque extrait, c'est bon. Merci de préciser. Mais euh, je, je le précise non seulement euh, ça et je vous le fais entendre à l'instant. OK, on l'a entendu. Mm -hmm. euh, si quelqu'un ne savait pas que c'était une roche, ça aurait l'air de quoi, admettons? Euh... On le réécoute. Un avion qui rentre dans un arbre. OK, déjà là, c'est violent un petit peu. Ouais. Quelqu'un qui... Attends. Quelqu'un qui pète la gueule quelqu'un et dans dents cassent. Ah <rire> oh, non, euh... Entre les scènes d'un film, là, le clap, là, euh, scène 1 prise 2, je chaffe! J'avoue, Mais c'est genre Hulk. <rire> Hulk! Mais non, ce n'est qu'une roche. C'est nous autres qui jouons à roche papier-ciseau, puis les deux, a choisi la roche. Ou, ou encore, c'est quelqu'un qui joue à Donjons et Dragons, puis c'est un dé à 20 côtés. Ça, ça va faire. Voilà, c'était ça que je voulais faire. C'était ça. C'était quand même sympathique. Faut pire. <rire> le fichier s'appelle Rocky Impact, pour ceux qui cherchent Rocky Impact. Et pour réentendre ce son, c'est toutes les semaines au Pamarais C'est Fous dans le montage d'un instant classique. Est-ce que tu pourrais le mettre, juste le son disponible que j'ai l'écouté ah! avant de me coucher? <rire> peut-être l'envoyer par email, si tu veux. <rire> Sur ce, euh, avant de passer au numéro 1, parce que oui, c'est tout ce qui nous reste à entendre, on vient avec un petit bloc ailleurs dans les Pamaraises. What? Yeah. Oui, ailleurs les palmarès, c'est parce que vous le savez, euh, ben, euh, les palmarès c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi le euh, top 30 des albums, le top 5, euh, le top 3, pardon, des disques canadiens, le top 10, le top 5 des musiques du monde. Oui. Et Stéphanie, que dirais-tu d'aller parler du top 30 des albums Ben oui, on va commencer avec la, la seule et unique nouvelle entrée du top 30 des albums et c'est en 18e, c'est Annalulu avec l'album Keep C'est mon choix à moi. Yeah. À moi, à moi. <rire> Ensuite, et demi. <rire> <rire> oui! Oui. Euh, on a lancé numéro 1 qui est descendu en 5e place c'était June in the Fields avec euh, l'album June in the Fields sinon dans le top 3 euh, ça a monté de 7 en 3e place c'est 7 de Way et l'album Hawaii et ça c'est Hawaii ou Hawaii les deux se disent les deux hein, ça dépend de la région parfait merci euh, en 2e place ça a monté de 10 c'est Dinosaur Bones avec l'album Shaky Dreams et finalement la première place ça, ça monte de 2 c'est Miss Mister avec Second Hand Rapture Ensuite, dans le top 3 des disques canadiens en troisième place, ça a descendu d'une petite place, c'était « Joan in the Fields » et « Joan in the Fields ». Finalement, en deuxième, « Set the Whale » et l'album « Hawaii » et finalement le numéro 1 qui a monté de 11, « Dinosaur Bones » et « Shaky Dreams ». Dans le top 10, « Loud », pas de nouvelles entrées, donc top 3 et tout est stable en passant, donc « Dead Angel » avec « The Dream Calls for Blood ». En deuxième, « Monster Magnet » et « Last Patrol » et finalement en première, « Motorhead » et « Aftershock ». Ensuite, dans le top 5 des musiques du monde, on a deux nouvelles entrées. En quatrième place, c'est Gentleman avec euh, euh, l'artiste... Euh, en passant, ce sont des pièces dans le top euh, des musiques du monde. Euh, l'artiste est Baja Chance the Rapper and Just Band. <rire> on dirait comme n'importe quel mot mis ensemble. Euh, en troisième euh, nouvelle entrée, Lady Medjlyazis avec euh, l'artiste Anachronic Electro Orchestra featuring Frederica. En deuxième, ça monte de deux places, euh, la pièce Dinoco de Lala Miyava. Et en première place stable, c'est la pièce Capriccios de Espagna par Stefano Bojani et Hamilton de Hollanda. Et moi, en fin de semaine, ma mère aime beaucoup la musique du monde, donc on a décidé d'aller écouter une pièce là-dedans au hasard et j'ai écouté Dynaco de okay. la Lamia va mm -hmm. et c'est vraiment bon. Ah oui. Oui, euh, et j'ai aussi écouté euh, Imagine ma bisounne <rire> de Tammy Crest, c'est j'manine basis. En plus, je cherchais cette semaine, j'ai en fin de semaine, j'ai écouté, c'est quoi le verbe? regarde ma bisounne. <rire> mais bref, j'ai honnêtement très apprécié, ça m'a fait du bien de découvrir un peu euh, un peu autre chose, sortir un peu en dehors du palmarès traditionnel. Ben, c'est du quoi, on n'ira pas entendre Dinaco peut-être une autre fois. Par contre, si tu m'as dit que c'était bon, on va la réserver pour une autre fois, mais est-ce que je t'ai Paris. Est-ce que David Ferron m'a conseillé de vous faire jouer? à David Ferron qui allait me brancher le monde. Vous pouvez entendre le top 5 musique du monde au complet. Il m'a conseillé euh, Electronic Electro Orchestra. Donc voici Lady Medriazis featuring Frédéric tout de suite dans le bloc ailleurs, dans les palmarès. ça featuring Freddy Garcia c'est par un iconic electro orchestra si vous avez l'impression que j'ai dis plein de mots qui ont pas un parce que c'est le top 5 musique du monde dans la section ailleurs dans les parenthèses j'ai vraiment très aimé ça c'est vraiment bon pour vraiment bref. vraiment vraiment ben, si vous voulez en entendre plus de la bonne musique du monde comme ça c'est les zéron c'est fou 89.1 FM les dimanches soirs entre 17h et 19h c'est l'émission branché monde avec David Seron Seron <rire> <rire> <rire> non, non, non, non, non. Euh, donc écoutez là, -le, tous les dimanche soir, 17h Soyez-y On retourne à nos palmarès, c'est fou Standard top 20, anglo top 20, franco Standard traditionnel bah oui c'est ça D'habitude je préfère crémeuse, mais là on va y aller avec traditionnel Ben mes jeux mots souvent peuvent laisser un peu comme du maïs te donnerait des flatulences Ben euh, ouais? je sais pas hein Je sais pas trop pourquoi je m'en vais par là-bas, mais on dirait que j'ai pris ce chemin-là, fait que je vais continuer par là-bas. Mais euh, ouais, c'est un peu comme mes genoux peuvent te laisser en flatulence, euh, ou encore en crème, mais sans crème, hein, euh, ou euh, tu sais... Euh, en, oui. euh, moi, j'attends un peu. Là. Où est-ce que je m'en allais avec ça, déjà? J'en aucune idée. Je suis vraiment en train de demander, me demander si tu as les, les mêmes numéros 1 de palmarès <rire> que moi. <rire> c'est à se demander hein, la question. Euh, mais oui, non c'est ça. Euh, de la crème. la crème. comme me de la crème. comme me de la crème, tu sais. Euh, comme dans un magazine. pourrait des fois, entre ses pages, avoir un peu euh, de crème s'il est usé ça, par un garçon. Ça euh, dépend le genre de magazine, c'est ça? C'est prépubère. Mais tu sais, quand tu cherches, mettons, Léa dans les magazines, ça se pourrait que la page soit collée. T'sais, ça se pourrait euh... ça c'est une blague euh, un petit peu euh, mauvaise comme dans c'est un jeu de mots euh, par rapport aux premières places je sais pas si les gens avaient réalisé que je suis en train de faire un numéro pour les premières places quand enfin, je l'ai pas dit ah, ben, on finit par s'en douter ça c'est ça on, on s'en rend compte un on... comme hein? parce que quand tu dérappes tout seul c'est ça c'est que c'est comme en voiture tu as pas besoin de savoir nécessairement quand l'original va arriver mais quand il arrive tu dois être prêt à réagir à son panache. Mm -hmm. Tu comprends, Jean? Il mm -hmm. faut que tu Comme moi, je pense à mes blagues, mais pas à l'avance, parce que si j'y pensais trop, il serait encore pire que ça parce que c'est trop pratiqué. c'est sais comment ça, les enfants trop pratiqués? Fait faut pas y penser trop, tout comme tu n'as pas pensé trop à un magazine euh, quand tu es en train de faire tes choses dessus. Ouais. Et dépendant, des fois, des magazines peuvent être avec des femmes, avec des hommes, avec des shemale, Miss Mister, you know? J'ai fait mes quatre jeux de mots. Là. Essaie, <rire> explique ça et essaie de comprendre tout ça. T'sais. Oui, donc, premièrement, je te jette un regard louche. <rire> et je l'accepte. <rire> <rire> T'as pas le choix. Okay. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, <rire> on s'en va fait entendre les numéros 1 Donc, du côté anglophone, ça a de 2 C'est « Think of you » de Miss Mister. Mais tout d'abord, on va entendre le numéro un du côté francophone. Ça a de 5 Ça a monté de cinq. Léa dans les magazines de Panache. Tu vois, tous les jeux de mots avaient du sens quand on y pense, Puis quand on y pense pas, on s's... On comprend rien du tout. Euh, ouais. ouais. C'est des parmares assez fous. Ouais. Ouais. You got high of my devotion We caught as your crowd position de chaque côté pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2013. En anglophone, on va entendre Miss Mister et Think of You sur l'album Second Hand Rapture. Alors que du côté francophone, on a entendu Léa dans <rire> les magazines de panache. Dans les magazines louches. Dans les magazines de panache. et oui. Dans, dans, dans le chasse-pêche. Où t'as un grand bois, là, t'sais. Non, non, dans chasse-pêche, c'est un magazine de panache. Léa était dedans. Pis, euh puis euh <rire> on va finir ça là-dessus pas mal, ça pas je sais pas. Euh j'ai l'habitude avec Jean-Philippe, jean Ben oui, il y a une mauvaise influence sur moi. <rire> Donc voilà pour les palmarès c'est fou et voilà pour tout, voilà pour la vie pour cette semaine. Alors euh, on va se retrouver la semaine prochaine entre jeu c'est les jeudis, entre <rire> jeudi. Entre... <rire> En fait, on joue entre jeudi et mercredi, presque à tous les jours. Donc, on commence par en direct le jeudi, entre 15h et 18h, pour l'édition complète qui repasse le dimanche entre midi et 15h. Et puis, en version quotidienne, les lundis, mardi et mercredi à 17h. Édition YouShip le lundi, top 10 le mardi, top 5 le mercredi. Et voilà! C'est tout! si Steve.CR pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les dates de l'émission, les belles d'autres diffusions. Merci, Stéphanie Brady! Merci, Mathieu Plante! Est-ce que tu pensais que ton prénom et ton nom de famille pouvaient se dire en dedans de deux syllabes? Stéphanie Brady! Allez, c'est pour